Les deux fleurs se racontaient Le conte pendant que le comte venait Verrait feignant de chasser l'abeille Le conte voulait en fait prêter l'oreille Curieux de connaître le secret Que ces deux jolies dames se disaient Mais il ne savait pas faire semblant Et les deux fleurs dans un élan De colère alors Se mirent en rage Mais se considérant En otage Toujours présente dans le jardin Elles s'assirent un peu plus loin nanana, nanana, nanana. Les fleurs ces connues Sont bien belles Ces deux-là s'enfuient Et de plus belles Continuèrent Leurs conversations et par un Monsieur le Comte Qui osa malheur Nous dit l'histoire S'approchèrent encore Pour savoir ce que Les deux fleurs pouvaient bien dire Qui lui était est Interdit d'ouïr, Quelle impudence Monsieur le Comte Dire les fleurs couvertes De honte doit-on Mandez à genoux pour enfin pouvoir parler de vous Quelle impudence monsieur le comte dire les fleurs couvertes de honte doit-on bouquer Mander à genoux Pour enfin pouvoir parler de vous